Unité 5, leçon 1, phonétique. A. Distinguer le présent et le passé. Cocher la bonne case. 1. J'aime voyager. 2. J'ai visité l'Italie. 3. Je vais en Italie tous les étés. 4. Je connais la ville de Venise. 5. J'ai aimé la ville de Rome. 6. Je suis allé en Sicile.